Je ne savais pas pour quoi je vivais Je ne savais pas à quoi je servais Maintenant, maintenant, je le sais Mes yeux ne sont faits que pour te regarder Mes lèvres ne servent Qu'à t'offrir mes baisers, mon oreille à compter les battements de ton cœur, et mes mains à saisir et garder ta chaleur. Et depuis lors, je me sens vivre, je me sens vivre parce que je t'aime. Et depuis lors, je me sens vivre, je me sens vivre parce que je t'aime, parce que je t'aime. Sont faits que pour voir ton réveil. Mes lèvres ne servent qu'à bercer ton sommeil. Mon épaule est formée pour le creux de tes bras et mon corps est tout entier pour dormir avec toi. Et depuis lors, je me sens vivre, je me sens vivre parce que je t'aime. Et depuis lors,